Daft Punk jusqu'à minuit. Deux heures de mix live. C'est le week är qui commence avec du live sur del